Mec en stage 4. Le prophète est né à la Mecque en l'année de l'éléphant, lundi 571 après JC, et le père était orphelin, et son grand-père, Abédé al-Mutlab.